Quand j'arrive dans le vestiaire, je retrouve les copains. Je suis pas encore à la bière, une bouteille de banga à la main. Le challenge est difficile. C'est le tournoi Poussin de Valorus. On joue à domicile. Allez les petits, tous complices. Les premiers matchs commencent. L'ambiance est chaleureuse. Chaque équipe a sa chance. Même les mamans sont heureuses. Enfin, nous entrons en scène. De s'emporter par les nôtres, chaque ballon nous amène vers le trophée des potes. Une seule vérité, partager avec tes copains sur le terrain. Une seule vérité, pouvoir échanger et gagner ta Coupe du Monde, la finale des Poussins. Nous, on veut juste jouer, prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'enfance, quand le seul rêve et le désir sont de pouvoir conserver son insouciance de pouvoir conserver son innocence et un jour, es professionnel l'inaccessible, l'exceptionnel pas naïf, encore rebelle ici, très peu de personnes sont belles toi, tu veux juste jouer la presse alimente la population souvent d'histoires inventées La célébrité te tombe dessus sans avoir rien demandé. Toi, tu veux juste jouer. prends les choses comme elles viennent. Compliqué quand le regard des autres change. Sans te soucier du qu'en dira on continue à tracer ta voix quoi qu'il advienne. Continue à tracer ta voix. Oui, juste jouer pour le plaisir. Dans la continuité de son enfance, quand le seul rêve est le désir de pouvoir conserver son insouciance. de son innocence. J'arrive dans le vestiaire, je retrouve les copains. Les après-match à la bière, difficile pour les lendemains. C'est dur de retrouver autour d'une blonde, quand t'es plus un bon bambin, l'émotion de ta coupe du monde. La victoire en finale des Poussins. La victoire en finale des Poussins. Ouais, juste jouer pour le plaisir. Dans la continuité de son enfance, le seul rêve et le désir de pouvoir conserver son insouciance. De pouvoir conserver son innocence. Heureusement, des grands moments, tu as eu la chance d'en vivre. Et là, tu oublies les malsains pour jubiler avec les tiens. Tout ce mélange entre joueurs et supporters pour connaître l'extase. Twang to play like a child.